Goizuntana luzaketen tenorea zen la jisoroko a transport kidolgilan Julien entraîna Céléarekin. Ah, les gens qui lèvent légèrement la tête d'un côté. Ça fait plaisir, ouais, parce que ça a été long. On a certes développé le concept vidéo, mais c'est vraiment pas la même chose de retrouver le contact humain, c'est bien plus agréable et de voir que les gens sont très contents de reprendre et de nous revoir, ça nous fait encore plus plaisir. Bosch Temastek à tout douter gorko kurtsuane denak posi kelkar beritsikustzea. Ça ça fait du bien dans le corps, dans l'esprit, un état général, voilà. Puis de retrouver euh, tout le monde hein. C'est ça qui est important, ouais, hein, ça c'est sûr. C'est important aussi le contact et d'avoir des super-coachs. Courcho collectivo, acte dira nagu-chigelauntan, musculation maquinariquez, mais il n'y a pas de 0 en tchigur tatzeko n'auriak artuber et sandira, Frank Argus a tchasporeko koudea tzailea. Ici les douches individuelles et les cabines sont fermées pour des raisons sanitaires. À l'entrée des microfibres propres pour chaque personne et on a des sprays avec du virucide. Courcho d'emboran et de distanciak mantendu berkoditus de Kirolariek. On respecte euh, donc des lignes, euh, on a mis deux personnes par ligne euh, pour avoir un espace suffisant sur les côtés, hankankons, et ça nous permet euh, d'avoir au minimum 100 m2 autour de soi pour faire le, le sport en toute sécurité. Quoi. Sorti un B0 eta lau trebat